Observe jouer les vents sur le vieux port Chipper le rouge à lèvres de ta mère quand tu sors Bombe silence s'arrête ton petit chandail de l'air Tu n'es pas encore prête d'égaler, Sophia Loret, Lazarelle Oh, Lazarelle de mon cœur, tu voudrais faire du cinéma Tu ferais mieux de vetesseur en faire la soupe à ta mama. On le raison d'appeler ainsi les mauvaises graines, comme toi. Maar prends bien garde un beau jour, si ton pauvre père t'aperçoit. Oh, la zere, la soepra. PAM pour ton rouge trop canaille PAM pour ton chandail en bataille Ça va t'apprendre à vivre une bonne fois Et puis pour que le comti soit Une autre pendant qu'il y est. Pour ton copain qui vient parfois t'attendre Mais pour la mauvaise graine, il faut croire qu'il existe un Dieu, un grand metteur en scène, fût séduit par tes beaux yeux. Et sur les magazines, ton petit t'a Depuis ce jour voisin, avec bien des célébrités, Lazare. Oh, Lazarella de mon cœur, tu es encore plus jolie. Dans ta petite jupe à fleurs, quand tu parais, ce n'est qu'un prix. Toutes tes copains le samedi sont fières de te voir sur l'écran. Surtout depuis qu'ils ont appris combien tu aimes tes parents. Ah. Ton père een bateau de pêche, pour ta mère een jolie calèche, et pour tes quatre sœurs quatre époux de choix. En puis, pour que le comte y soit, pour ton copain de l'escalier, ton petit coeur comme il se doit, puisque l'on va vous marier. Ce qui prouve que dans la vie, malgré les gars qui tournent autour, en Lazarelle, die Tolin Reste Fidel, er zijn